Salut ici Mike Ward, voici la réalité augmentée, un podcast de jeux vidéo, cinéma et pop culture. Fait que dans le fond c'est un, un podcast qui parle de tout là. Ah c'est que le monde se complique la vie pour rien. La réalité, c'est cool, mais tu vas voir qu'avec les trois zéna cinq viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu pourrais? Bienvenue tout le monde sur La Réalité Augmentée, je vais gagner ton animateur et avec moi Luc Désormeaux! Hey, salut! L'homme qui défie les éléments. Ouais, moi je regarde Hydro-Québec et Dame Nature en pleins yeux et je leur dis, mange la crotte. <rire> en pleine coupure d'électricité, monsieur avec des batteries sur des batteries qui ont des batteries, réussis à faire le show. Merci d'être un combattant, merci d'être un gardien. Ouais, un gars ça Ouais c'est ça. On a une panne d'électricité. On est 129 dans ma municipalité à parler d'électricité. C'est selon Hydro-Québec un arbre qui aurait tombé sur des, sur des, des, des, des, euh, des fils électriques. Fait qu'on n'a pas d'électricité ici depuis un petit peu avant l'heure du souper. Mais allez-vous survivre On va sur, on va survivre. Une chance, il fait pas moins 40 dehors. Ouais. Euh, J'ai un, un nouveau routeur de Bell avec une batterie dedans. Euh, c'est drôle parce que quand la fille de Belle est venue ici pour nous vendre le service, elle a dit voulez-vous une batterie dans votre euh, modem-routeur pour au cas où que ça d'électricité? » J'ai dit ben non, pas pose de ça. Et finalement, ça a l'air que je l'ai pareil. <rire> Donc, euh... <rire> fait qu'elle voulait te faire payer plus cher pour un truc qui était déjà incorporé. peut-être, mais où, elle, où ça a été inclus Puis c'est pas facturé sur ma facture parce que j'ai pas vu l'option batterie, c'est pas marqué. Puis ben mon laptop est pleinement chargé, j'avais juste pas Skype d'installer dessus parce que je viens de le, de le refaire. Fait que j'ai installé Skype. Puis finalement, ben le laptop et sa batterie, le modem et sa batterie. fait qu'on est mieux de rouler le show sur un moyen temps mon homme parce que je sais pas combien de temps que la batterie va tenir. OK, fait que euh, décollons <rire> cette semaine, nous avons un rip off des Avengers version russe, ça s'appelle The Guardians. Moi, et euh, ça vole pas haut, ça va le vraiment pas très haut. Ben, c'est quand même moins pire que ce que je m'attendais. Les, les, les faut, faut dire, les effets spéciaux sont quand même potable. Mais il y a comme pas d'histoire c'est comme <rire> ouais, c'est c'est comme un prétexte à détruire des buildings puis à faire se battre du monde qui ont des super pouvoirs parlant de pas d'histoire tentons ouais. une un petit résumé euh, y arrive un moment donné euh, durant la guerre froide il euh, y a comme deux chercheurs Il y en a un qui euh, crée comme des genres de super héros puis là ben euh, finalement c'est lui ça Ça fonctionne pas ses affaires parce qu'il a comme le but de monter une télécommande universelle qui peut contrôler tous les trucs électroniques. Ouais. Et euh, comme 40 ans plus tard, lui, il revient. Puis, euh, c'est ça. Fait que le gouvernement russe Hey, c'est vraiment pas facile. Euh... Ben, ils ont créé les gardiens pendant la guerre froide pour défendre l'URSS, ils en ont pas vraiment eu de besoin, fait qu'ils ont comme caché du monde dans une espèce de coffre-fort magique à quelque part en dessous d'une montagne cachée. Puis le, le laboratoire est là mais les, les gardiens sont comme partis chacun à leur bord, vivent dans leur petite ville de Russie puis tranquille. Puis là ils ont besoin des autres pour arrêter le gros méchant. qui est le gars qui a créé les gardiens à leur sans que sans que les personnes qui ont été mutentées voulaient tu sais voulaient pas nécessairement que ça leur arrive, ça leur arrive pareil, puis là sont tout en maudit après lui. Puis lui veut prendre le contrôle pas de l'univers mais de la Russie. Ouais, genre. beau gros chant très c'est comme si tu disais moi je suis un super vilain, je vais prendre le contrôle du Canada. Je vais prendre le contrôle de Laval. <rire> non mais Laval au moins il y a du monde mais tu sais le Canada c'est comme 99% des champs ou ouais, de l'herbe ou de la neige. <rire> non mais c'est vi c'est vide de, de, de, de très grands espaces. C'est vide en tabarnouche. Bon, je vais prendre le contrôle du Yukon. Du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et I am fait que euh, fait que là le dude il le contrôle, parce qu'il y a une télécommande universelle, de certains trucs militaires russes, comme des genres de spider, euh, des tripodes qui ouais. euh, qui se roulent en boule pour éviter les balles, puis qui sont super comme puissants. Ça qui... ressemble un peu au, au, à l'espèce de robot qu'il y a dans Robocop à un moment donné, qui se promène. Là. Parce qu'il faut le dire que franchement, c'est un rip-off de, de tout. À peu près tout. Fait qu'on prend, mettons, la femme invisible, fait qu'on prend une femme qui peut devenir invisible, puis on y rajoute d'autres pouvoirs, genre... Euh... Bon ben elle peut devenir invisible puis euh, sa peau n'est pas affectée ni par le chaud ni par le froid fait que, on lui donne d'autres pouvoirs tu sais il y a comme le gars qui se transforme en ours tu sais qui lui ont pas euh, d'autre pouvoir. Il y a pas d'autre pouvoir mais à un moment donné vers à un moment donné on y donne un gun puis il y a une scène, c'est tellement comme rip off de Gardien de la Galaxie quand Rocket Raccoon, c'est partout avec la yelle ouverte, elle bave à la babayeolle. Ah ouais, Moi, je, a... je regardais le film puis je l'ai appelé Rocket Nours. Rocket Nours, oui. <rire> tu sais c'est c'est clair que pendant le développement du film, ils ont vu Guardian of the Galaxy, tu sais parce que c'est c'est le titre puis en les plus. Avengers, ils ouais. ont vu les Avengers plein année, ils ont fait eh, on a une bibite. Ouais. Ah, il y a une bibite, une bibite qui tue un gun. Ah oh. Ça pourrait être pas pépé. Ouais. Puis, <rire> puis c'est tellement drôle parce que la, la version française, ils appellent les gardiens. Les gardiens. Les gardiens. Au lieu de s'appeler les, les gardiens, ils appellent les gardiens. Ben oui, voyons. Ouais, c'est une ça marche. Ouais. Fait que c'est ça, grosse histoire de télécommande universelle, fait que le le, le dude, là il essaie de mettre deux tours une par-dessus l'autre, puis de les attacher avec les autres tours pour voir avoir le signal assez loin. Euh, à 500 mètres, parce que ça là ça fait une différence le 300 m euh, ouais, quand tu sais d'atteindre un satellite ça ça fait une grosse différence puis ouais. le satellite permet de contrôler toutes les télécommunications fait qu'il y aurait le contrôle de toute la patente en Russie en Russie parce que le reste ça l'intéresse pas non non mais c'est ça puis euh, fait tu as plein de super-héros tu sais as OK t as, t as le gars qui contrôle la roche ouais hein, qui s'appelle mais... l'air ouais -E qui l'air -E c'est ça qui est un peu poche à part de dessus parce qu'il contrôle la roche mais il est comme pas fort pas en tout t'as le gars qui se transforme en, en un ours t'as la fille qui devient invisible puis t'as le gars qui est un mix entre Nightcrawler dans X-Men puis de du, du soldat de l'hiver dans Captain America puis les Avengers puis il y a des grosses enfin, lames en demi-cercle ouais puis ils ont vraiment tu sais le film commence puis une des premières affaires que tu vois c'est 12+, plus donc clairement on on a, on essaie d'atteindre un public de 12 ans et plus. Fait que c'est un film qui est quand même hyper violent. Là. Le gars avec ses lames là, il tente du monde dans le premier 15 minutes du film. Mais j'avais l'impression de jouer à Mortal Kombat, ça ça SNES dans le temps parce que le sang tout est tout gris. Mm -hmm. <rire> on a ouais. pas mis de sang rouge, ça se plage gris. Mais j'ai pas tant <rire> compris son pouvoir à lui. C'est comme un Mais flash. Il est, de, il est capable de se téléporter. Il, il, il est comme, tu sais comme euh, Nightcrawler d'X-Men. Il est capable de se téléporter d'une place à l'autre rapidement. Il se téléporte ou il court vite Non, il a l'air à se téléporter parce qu'il disparaît vraiment puis il réapparaît par bout. Ok, parce que de la façon que à un moment donné il y a une scène il y a comme 4-5 soldats. Puis là tu le vois comme il disparaît, il réapparaît, coupe le, Tu vois que le gars a été coupé. Puis là il arrête. Là, il repart. Puis là il arrête. Puis là, il repart. C'est le gars rapide, le moins rapide de l'univers. Ça... fait des pauses ça gosse, en gosse là là tu fais comme ouais. tu sais si t'avais comme toutes you know, les ennemis ça de finir. non là c'est mais pouc, fallait que ça soit beau visuellement puis je te dirais que côté créatif il y, y a des scènes qui sont qui sont bien tournées il euh, y a tu sais une scène comme tu sais quand je m'en je m'en vais à la fin du film mais quand tout s'écrase à la fin Ils ont pris le temps de prendre une scène de l'intérieur d'une bâtisse où la tour tombe dessus. T -t -t cinématographiquement, c'est beau par bout. Oui, j'avoue. L'image est belle. Ouais. Mais Puis les, les, les, les, les, euh, les héros sont intéressants parce que c'est des héros, mais ils ont quand même tout un petit côté sombre à l'intérieur d'eux autres. Puis je trouve que certains, euh, certains robots sont, sont quand même cool. Puis tu as des scènes avec des jets. C'est des... Euh, c est, c est des, des euh, et en comment est-ce qu'il s'appelle euh, en tout cas il y a des c'est euh, des migs tu sais des scènes qui sont hautes là dedans avec les avions puis tout le kit fait que as des belles scènes d'action okay. mais oui, parce que tu as l'impression que c'est de l'action pour pour de l'action puis tu te fous d'à à peu près tout ce qui se passe puis c'est c'est télégraphié dix minutes à l'avance ce qui va se passer là tu sais direct au début ils s'en vont attaquer le méchant puis en 30 secondes le méchant les neutralise tout tout d'un coup Puis la fille qui eau oh, miraculeusement le chaud et le froid ne l'atteignent pas, elle se fait congeler en dedans de cinq minutes. Un moment donné, elle est transparente parce que l'eau quand l'eau il tombe dessus, elle devient invisible, il mouille. Ah, si tu le veux. Puis ils vont juste mettre du froid, puis tu vois quoi, se ramasse au statut de glace. Ah, Mais le, froid, le, froid, le froid est pas supposé l'affecter. Ouais, euh, ça peut la congeler, c'est pour ça qu'elle meurt pas. Ah, ok, excuse-moi. C'est dans ce sens-là, mais elle fait juste pas crever. Moi, moi, ce que, ce que je trouve particulièrement drôle, puis ça, c'est comme la première fois j'ai vu le film deux fois. Ouais, oui, je me suis, je me suis fait cette torture-là. Tu veux vraiment? Ah, écoute. Le, puis les deux fois, t'arrives à cette scène-là, est comme dans un genre de corridor enclavé. T'as comme une passerelle de chaque côté ou dessus. T'as des grands <rire> murs puis de la ferraille à la terre. Plus il pleut dans le milieu, plus t'as des gens c'est différentes passerelles. Pis tout le monde à terre. Là, ils ont toutes des guns, ils ont toutes comme des sensors de chaleur. Fait qu'ils savent ouais, que qu'elle est là. Ils là. peuvent éventuellement la voir, mais elle, avoue ces gens-là, tout, tout, tout, elle se promène tranquillement au lieu de décider d'attaquer. Elle a jamais fait un move de combat de sa vie. Puis dans tout le film, là, le seul fight que elle a fait, c'est contre les gentils quand ils la retrouvent. Elle se bat un peu à la fin, par exemple. Hey, mais ben, ouais, mais ouais, c'est c'est minime. Oh, ouais, c'est c'est minime là. Mais il y, y a beaucoup de longueur, puis on essaie tellement de de rendre le méchant méchant, mais il est tellement grossièrement fait là. Euh, J'ai mis une comme... photo sur le sur le Facebook de la réalité augmentée. Vous allez voir. Moi, j'avais l'impression que c'était le bonhomme petit' Dumpty. C'était c'est sur les gros gros gros stéroïdes. Ben pas un petit dompty pas le michelin tu parles non non non un petit dompty c'est un, un, un... un œuf oh oui ben c'est ça il y okay, a, il a okay. une tête en forme d'œuf puis après ça le reste du corps il est comme hyper musclé il y a de la oh, comme est un muscle sur musclé de baby là. Face, là. ouais sur musclé là euh, puis tu sais comiquement le, le gars qui se transforme en ours ressemble à chris pratt comme à peu près deux gouttes d'eau, là <rire> tu sais puis tu sais il se transforme en ours puis un moment donné c'est passé qu'il se transforme en ours il se retransforme en ours fait que il se transforme en ours puis là quand qui est plus fâché que fâché ben au lieu d'être un ours qui marche sur deux pattes un peu comme un ours garou <rire> il devient un vrai ours ouais fait puis là ben l'étape une taloche excusez puis <rire> <rire> il est dans le tout de suite. <rire> Juste comme La première étape, il est comme en demi-ours. Il a la tête ours, puis le corps en humain. Il tire Ça. du gun en tenant le gun avec ses mains. Ouais, à manier, rocket rocket non-ours. Ouais. Non Après, vraiment. il se transforme 100% en ours. Les ouais. guns sont sur son dos, puis réussit quand même à viser et à tirer du gun. Je sais pas comment je... qu'il a fait. Je, je, non, mais aucune il, dé... il, il, il disait le... un moment donné, tu as dû t'endormir pendant ce passe-là, il disait que les fusils tiraient automatiquement... quand il y avait un rugissement. OK, boy, OK, c'est précis, OK. Très précis, ouais. <rire> J'ai rugi que... à gauche. Et <rire> ça, je rugis à gauche, je rugis à droite et tout le monde meurt. Mais ah, c'est ah, ça. Ouais. ça. Fait que c'est... Euh... Mais, mais c'est ça. ça. La prémisse est quand même intéressante, je veux dire, puis je m'attendais pas à grand-chose d'un film, puis, puis c'est pas pour dénigrer le cinéma russe, mais on s'entend clairement qu'ils ont voulu montrer <rire> « Nous autres aussi, on est capables ». camarades. Il voulait se faire leur plus réduit local puis pour vrai euh, tu sais tout ce qui est box office c'est vraiment pas correct. Non, ça va sortir direct DVD plus, aux États-Unis by the way. Là. Non, ouais, c'est ça puis ça il y avait un budget de 5.4 millions puis ont fait 4.6 4.6 millions au euh, au, cin... euh, au box office t'sais. Fait que mais je sais pas si les ch... ouais les chiffres ben, sont Mais attends bons. attends, ils ont un budget de moi j'ai lu 5 millions sur wiki puis en Russie ils ont fait 4.8 millions. Puis 2,8 en Chine. Fait que tu sais, ils rentrent dans l'argent, mais tu sais, minime, là. Ça rentre juste, là. Puis il y a une suite, la suite a été approuvée, mais la compagnie qui a fait le film a fait faillite. <rire> ça a été racheté par les Chinois, puis les Chinois ont autorisé un autre film, mais les Chinois ont été brillants, ce que les Chinois sont souvent, même si des fois, on a l'impression de penser que c'est une gang de niaiseux parce qu'ils font nos petites affaires, nos petites cochonneries qu'on achète à Saint-Pierre sur non, eBay. Non, il le contrôle, mais... moi c'est ça mais ils vont sortir un film puis il va avoir des, euh, des des super héros chinois cette fois-là fait que le public chinois va va capoter oui. parce qu'ils vont aller voir ce film-là parce qu'ils vont se reconnaître là dedans ce qui a pas marché ailleurs mais c'est c'est très ben. drôle parce que tu sais il y a comme une commandante là qui est là pour se se charger que l'opération existe là puis à la fin ouais. du film elle dit mais je vous ai pas tout dit ben, elle dit pas y a une voix ça. de mal je vous ai pas tout dit on a trouvé d'autres gardiennes <rire> c'est comme Ok. » Le pire <rire> Cliffyneux, <rire> le de l'histoire. Ouais, ouais, parce, ouais, parce qu'il y a une scène post-crédit ah. où ce que on la voit elle puis euh, qu'on se fait justement dire euh, on a trouvé d'autres gardiens. Ah, c'est ça le gros <rire> le gros suspense, c'est ça la scène. Tu sais Marvel, tu as, as comme trois scènes post-crédit puis on te présente ce qui va se passer dans, dans le prochain film. C'est toujours comme quelque chose qui va nous exciter là. C'est comme On a trouvé d'autres gardiens, ah? Ben, c'est pas je m'en depuis le début du film parce que c'est <rire> clair que si vous vouliez faire une suite, fallait que tu rajoutes du monde à ton équipe, tu sais. Mm -hmm. Mais, mais c'est ça. Mais il y a quand même, tu sais, il y a quand même des choses intéressantes dans le film. La prémisse, tu sais, de cette histoire-là aurait pu être intéressante. Tu les, les, les, euh, les héros sont pas nécessairement plates, sont très minces. Leur biographie tient à peu près sur un post-it, puis là je parle pour les quatre, puis on s'intéresse pas nécessairement aux autres, mais les personnages sont quand même cool. J'ai trouvé euh, le gars mix de, de, de, de, de du, du gars des X-Men puis de, de du soldat de l'hiver, de, de Nightcrawler puis soldat de l'hiver, je les trouvais intéressants. Il pouvait, ce gars-là pouvait avoir du potentiel. Mais à la fin, il a tellement l'air d'une moumoune quand il dit au gars de l'avion « Descends plus bas, je peux pas sauter, c'est trop haut. » Puis là, dit « Ouais, mais je peux pas, si je descends plus bas, je rentre dans l'espèce de, de force field qu'ils ont mis puis on va s'écraser. » Puis là, il décide de sauter. Puis tout... ils sautent pour faire quoi? Pour arriver à même place que les, quatre, les trois autres dudes on marché pour se rendre. Ben oui, puis <rire> tout au début de la mission, il dit je vais arriver en premier, je vais arriver par, par en arrière, puis je vais pouvoir vous laisser t'sais, t'sais, vous éclairer de l'espace pour que vous arriviez, puis il arrive en dernier parce qu'il voulait pas sauter de l'avion. Hey, la momon, on s'yeste toi pour, que tu oui. rouf, tu, pour tu nous tu nous clair l'espace pour qu'on arrive, c'est toi le plus puissant de la gang. Puis finalement, ben tu arrives en dernier, puis on a fait le ménage. Hey Tu sais, je, je vais me permettre de spoiler la fin là. Ah oh, tu peux. Ah écoute, tu sais, ces gardiens de la galaxie, de la galaxie comme le premier, ils se mettent, euh, ils réussissent à se rendre au top de la tour, est-ce que le vilain est. y éclenche Il se remasse en bas de la tour, ils font comme ah ben là, va falloir remonter. Là je me rappelle pas de c'est quoi le, le plot twist là, mais ils se touchent tout ensemble pour concentrer ouais. l'énergie, puis ouais. renvoyer une boule d'énergie vers la tour, puis elle explose. Bon, ouais. ouais parce que la, la fille blonde qui ressemble étrangement. Euh, ben n'importe quelle femme russe blonde qu'il y a eu dans n'importe quel film ou ce qu'il y avait une femme russe blonde dedans on dirait la femme de Ivan Drago dans c'est en plein ça que j'allais dire <rire> c'est <rire> le même personnage ça la même elle ressemble vraiment à ça puis elle dit ah en passant on vous l'avait pas dit mais si vous concentrez vos énergies en vous touchant vous êtes capable de faire une attaque spéciale puis l'attaque spéciale c'est une grosse boule d'énergie qui déconstruit à peu près 12 gratte-ciel, puis ça a pas l'air à trop déranger personne en Russie. Puis le méchant tombe du haut en disant "vous ne pouvez pas, je, je vous ai créé", puis il meurt. Ou on pense. Mais si tu si tu poches comme fin de film tu à ton goût, c'est anticlimatique. sais, genre là, tu t'essayes de construire un, un, un, un hype, puis tu finis ça de même. tu vois jamais le corps, fait tu il est pas mort, là. Il fait juste tomber, non, ça, ben non, tu sais qu'il est pas rien, mort. Là. Ils ont vargé dessus à, à 12, il a sacré une claque au nounours, puis le nounours a tombé, a tombé qu'au tout de suite. Le nounours, qui est supposé être la bébête la plus, la plus forte, la plus endurante, mange une taloche, puis à un moment donné, tu penses qu'il va se relever pour aller se battre, puis il fait juste comme se récrapou ré à terre. Hé, hey, fait... hey, un combat, euh, nounours contre Hulk, pour vrai, ça, ça, ça tient pas la route, là. il fait pas euh, 4 secondes, là. ben je pense que Rocket Raccoon est plus fort que Rocket nos c'est vraiment est... comme hey t'as de la vraiment badass puis à tous les fois il mange une volée <rire> mais il fait rien tu sais les fait les, rien. les effets spéciaux sont vraiment mous, là pour le pour l'ours là il, ça donne zéro l'impression qu'il est puissant là. non non non puis mais c'est quand même en général les effets spéciaux sont sont corrects là je veux dire c'est pas Tu sais ça paraît pas trop ça, fake. Ça crie pas trop à l'écran, c'est c'est mou pas en fait. tout est mou dans le film. Non, oui, Mais ça look quand même bien, tu sais. Puis l'histoire ben c'est juste un romancier plein d'affaires. Je lisais des commentaires sur Allo Ciné, puis il y a quelqu'un qui a dit on dirait que c'est un rassemblement de vidéoclips. C'est vrai là, il y a plein de petites séquences qui ont qui auraient pu avoir du potentiel mais quand tu mets ça ensemble, ça fait plus de sens. Mais je pense c'est ça qui ont ils ont fait, ils ont On vraiment créer le film en créant bon on, a, on va on va avoir une scène d'action ce qui va se passer ça on va avoir une scène d'action qui va se passer ça ok mais comment est-ce qu'on qu'on rattache ces scènes d'action là ensemble puis on va les faire marcher là puis à la pluie puis ils vont tous se faire sacrer une taloche puis ils vont se retrouver tous en prison puis quelqu'un va venir les sauver puis on va repartir de là c'est comme Je savais pas trop ce que ça s'en allait là mais ah, ouais, ça, ça, ça aurait pu avoir du potentiel c'est ça qui est un peu le le méchant plate. au lieu de la première fois de les battre parce que semble-t-il qu'il a besoin de leur pouvoir mais les autres qui comprennent pas pourquoi il est comme ils les emprisonnent puis il sacque son camp là tu fais comme ok ben c'est sûr que les bons ils vont venir les chercher ben devine quoi les bons viennent les chercher Pis là ben t'as l'ours que en euh, quand y a humain c'est un scientifique hein? Hulk, <rire> Dark, tu sais, et Bruce Banner. Ouais. Même affaire. Oh, ouais. Il dit là on va falloir que tu fais t'as t'as t'as affaire, là puis là à faire une tirée dans le mécanisme puis tu fais comme ok ouais. Oh, ouais. C'est ça c'est comique. Pis il explique c'est quand je suis lourd je peux pas parler je peux juste grogner c'est bon, ouais à peu près comme Hulk tu sais Hulk parle un peu plus mais quand même c'est pas c'est pas des chars là tu sais mais c'est c'est clairement du Du copiage, et puis le, le, le, le gros qui est le principal l'air, t'as dit, ouais. c'est comme c'est comme c'est comme la chose dans dans euh, les quatre fantastiques un peu, le, il vient en roche. Puis à un moment donné, il donne un fouet, puis le fouet est tellement mal fait parce que ça a ouais. pas l'air à, à travailler comme un fouet, parce ça a l'air comme être un fouet qui est toujours retiré, puis faut comme qu'il se batte pour le tenir droite ou pour le ramener vers lui, au lieu d'être un fouet mou qui peut juste swinguer là. Ça comme ça fait comme pas de sens là. Puis il est pas capable de gérer son fouette. Au début, il tue à peu près quasiment tout le monde, il se frappe avec puis tout, puis 30 secondes après, il le maîtrise tout ça comme c'est comme s'il était né avec. <rire> puis, il y a le chat qui est en train de s'entraîner, puis là il fait comme huit tours. <rire> puis là, le monde sont en arrière, il y a, il y a comme quatre belles filles qui sont debout juste pour qu'on puis il y a plein de, de... de de de full full shot là, tu sais, il oh, fait ouais, des gros ouais, plans ouais. De fesses comme beaucoup trop souvent <rire> C'est zéro subtil. Ouais. Puis c'est ça, il fait comme 8 tours avec son frette parce que il, il faut comme ooh, il circule un petit peu, je fais comme ben voyons. <rire> c'est censé être super mortel comme arme. Ouais, puis ils font ouais. juste se pencher comme ah, ouais. ah, ah, presque, ah presque. Puis c'est supposé être super mortel comme arme. À un moment donné, il pogne un méchant à l'entour d'une colonne, puis ça y prend comme quasiment 10 minutes le gars a... À convulser, par finir par perdre connaissance. C'est pas supposé le couper en deux, ce fouette là? Ah, en tout cas, ça, ça faisait, ça couper en deux du styromousse. C'est la ça, tête que Non, non, mais c'est moi, ouais, <rire> c'est ça. Mais c'était supposé couper en deux des faux bonhommes en métal que tu sais dessus. Puis là, il poigne un gars en viande. <rire> Puis il a, il, a, il, a, il a, le fouet est à l'entour de la grosse colonne. Puis une coupe de fouet. Puis le gars, il est comme attaché après la colonne avec le fouet. Puis Il fait juste comme convulser un peu parce qu'il y a des chocs électriques. C'est vrai, à sa défense, il peut contrôler la force du fouet à, à partir de la poignée. Mais entre moi et toi, et ta vie dépend de ce que tu vas faire là. Est-ce que tu fais juste faire convulser le gars à penser que peut-être qu'il va se réveiller dans 15 minutes, va venir te mettre une balle dans, en arrière du ground, Ou tu mets le fouet à, à full max, <rire> puis tu, tu, tu, tu le déconstruis, <rire> puis tu t'arranges pas qu'il vienne te rebattre plus tard, tu sais? Mais c'est c'est tu des clones ou c'est des vrais humains parce que ça c'est il dit mon armée de clones est prête. Mais c'est un armée, armée, clone, de mais... <rire> armée de clones. Mais l'armée de clones est prête. Il y en a pas un qui a l'air bâti comme lui. Fait son il a clairement pris ses, ses tests d'ADN avant qu'il grossisse de même. Ouais. Pis en plus ils ont toutes des, c'est tellement drôle, tu sais pour pas que tu vois que c'est des humains, tu sais ils ont comme des cagoules avec des genres de lentilles qui popent un petit peu partout le genre ouais. de, de lunettes de jumelles là. mais il y en a pas deux qui sont dans la même position. Ils regardent quoi avec ces affaires là Non, ouais puis un moment donné tu te dis il a, il a pris le contrôle d'armes russes, c'est parce qu'il est capable de prendre le, à cause de sa, sa télécommande magique là, ça. Sa... sa télécommande universelle il est capable de qui est lui finalement là parce c'est son cerveau puis c'est attaché après lui puis lui il fait de l'électricité là mais il est capable de contrôler des des armes des véhicules puis tout ça puis le moment est où les véhicules passé puis il y, y a comme du monde assis dessus tu te dis mais pourquoi qu'il y a besoin d'humain l'humain est clairement le maillon faible oui. d'une tu sais d'une armée parce que on, on je veux dire on est fragile à comparé à un tank ou à à des des espèces de, de, de de d'araignée en métal sur pattes qui peuvent attaquer pourquoi tu as besoin d'humain l'humain est la personne qui peut se servir de barre puis se dire c'est-tu ton idée c'est de la chenoute puis servirait contre toi Un, ce qu'un ce que, qu un, qu un véhicule que tu contrôles par une télécommande universelle fera pas. pourquoi qu'il a besoin d'humain il y, y a pas besoin d'humain parce que les humains mort suite tout le temps ouais. <rire> c'est pas long là les gardiens arrivent puis s'il y avait pas de de tank ou de Il y aurait passé à travers la, la, la première fois qu'ils arrive pour attaquer, mais il y a un filet magique pour euh, pour attaquer une Mais les autres, c'est des tanks ou des affaires la même qui les arrêtent. Là. Sinon, c'est pas c'est pas tes, tes sbires là qui ont qui ont de la misère à mettre deux pieds un pied en avant l'autre pour marcher qui vont qui vont battre ça, ce monde là. Je comprends pas pourquoi qu'il y a besoin d'une armée d'humains. Non. Euh... Puis tu sais, le film commence avec une shot avec les, les trois spider tanks sont vraiment cool. Puis tu revois juste à la fin. puis ils ont comme grimpé sur le dessus d'une tour ça donne un ça sert ça sert à sweet focal. Moi On n'avait pas le budget pour, ah, pour les animer. Mais oui, c'est ça. Le début la prémisse est, est intéressante parce que l'armée fait des tests sur des justement ces espèces de, de robots araignées là pour l'armée puis là sont en, les généraux russes tapout dans l'eau. Regardez comment c'est bon puis, nanana, nanana. puis on est capable de tout détruire. Puis là à un moment donné ben sans qu'on le sache ce méchant là prend le contrôle puis les, les tout ce qui est véhicule se revient d'abord puis attaque l'armée russe au lieu de se battre pour ils se battent contre puis c'est là que l'histoire commence ouh ah, on est envahi puis ah, on a besoin des gardiens puis il va chercher une ours puis tu sais fait que c'est un peu là que ça, que ça que ça commence tout mais oui c'est cool au début ils ont pris du temps pour faire le design de ces de ces espèces de tanks carénés là, puis tu sais ça, ça ça la prémisse est intéressante mais ça ça décline tellement vite. Que ouais, tu tu l'intérêt là, tu fais juste monais comme OK, je vais finir de l'écouter parce que je veux voir comment ça finit mais tu sais, je m'attends à rien. Là. Tout le long tu t'attends à rien. fait, si tu t'attends à rien, tu es moins déçu que si tu t'attends à voir <rire> Avengers 3, tu sais. <rire> mais c'est ça tu sais les personnages tu sais avec euh, à part le, le le le genre de flash là il euh, y aurait mérité une meilleure construction il y avait des idées cool mais c'est c'est vraiment un problème d'exécution puis de décriture ouais. de scénario c'est c'est vraiment ça le, le, le gros truc pour pour vrai le sincèrement la patente le plus le fun du film ça tourne du début que je trouvais quand même bonne Moi, il pas popé en anglais toute ouais. la tune de crédit de fin en russe, personne va se rendre jusque là, on va mettre la tune en russe. <rire> Mais vraiment c'est la meilleure patente du truc là, j'étais comme OK, ça partait bien hein, avec le petit mon, euh, training, montage puis de tu sais genre des plans d'expérience scientifique. tu fais comme OK, well, wait, go. ouais. Puis après ça ça ne fait que dégringoler. <rire> Mais à, au crédit de ce film là, on s'est pas senti obligé de faire une histoire d'amour à l'eau de rose entre deux des super-héros. Personne est en amour avec la fille. Ils se battent ensemble. Sont tous des amis. Ben non. Le, le bonhomme ours est, a fait une demande en mariage à la fille avant qu'elle perde euh, le, le, le, le, le, le, ses souvenirs. Ah okay, ouais, mais c'est ça. Il y a des balances pareilles. T'as, ouais, mais t'entends en, pas parler du reste du film. Ben elle a pareil. Bon, oh, elle a pareil, est mais. C'est pas mais parce il... qu'il l'exploite mal qu'elle est plus là, là. Non, non, mais à la fin, tu sais. a perdu a perdu la mémoire et il la retrouve puis elle essaie de planter tout le monde parce qu'elle se rappelle plus de personne mais t'entends plus t'entends pas parler de l'histoire d'amour tout le long du film là ben oui c à, c à la fin quand il il se rejoint avec la la la la, la caporal là elle dit oh, je, je je je me suis je me souviens finalement de qui me donnait cette bague là puis c'est ça c'est c'est comme euh, ah ça ça mérite réflexion elle dit une affaire de même c'est ah, okay. c'est mal construit mais c'est c'est pareil. là j'ai du manque à référence ouais c'est pas c'est pas top là. mais non Mais c'est ça. Mais elle était cute, pareil. Oui, était très jolie. En fait, les, les deux demoiselles le principales euh, étaient très, très, très jolies. Pas les six, là. Ceux qui se cachaient du, flou, du fouet ouais, en arrière. Oui, mais là, c'était pas des principales. Là. Non, non, non, c'était comme des... C'est de la solide figuration. C'est comme habille-toi là, souris et... Euh... <rire> habille-toi là. <rire> habille-toi, tiens-toi là et souris. <rire> fait qu'une note là-dessus? Ah, <rire> euh... Euh, je vois avec un cinq. Ah, moi, je vois avec un 4 puis je me sens généreux. Non, ben, faut donner ce que c'est. Je dis, c'est pas, c'est pas Hollywood. C'est pas, c'est un, c'est un bel essai. Tu sais, je veux dire, ils ont essayé fort. Ils ont quand même travaillé fort ces effets spéciaux. Il y a des choses qui sont très bien faites, mais c'est l'histoire. Si on avait travaillé l'histoire un peu, ça aurait été un film potable. C'est pas les effets spéciaux qui sont pas bons, c'est pas nécessairement les acteurs qui sont pas bons, c'est pas ben à part le méchant, le méchant est pas bon là mais c'est c'est ben c'est parce qu'il est risiblement laid. Il m'a fa... il me faisait penser un peu à de Toxic Avenger là dans le temps des années 80, ça passe magané un peu là mais c'était c'est comiquement c'est juste comique là comment ce qui était mal fait. Mais tu sais ça avait du potentiel. C'est pour ça que je donne un... je donne un sens. si on avait travaillé un peu le script, un peu le scénario, peut-être engagé quelqu'un qui est habitué, quelqu'un d'Hollywood, peut-être juste pour tweaker le scénario. Je parle pas d'engager Steven Spielberg, là, mais tu sais, quelqu'un aurait pu arranger ça pour que ça soit plus intéressant. Peut-être raccourcir le film un peu, enlever, je sais pas, hein, 20 minutes peut-être. <rire> hey, C'est ça film dure 1 heure 30. Ça, ça dure 100 minutes. On aurait pu enlever 10 minutes, le puis le mettre à 90 minutes, tu sais, une heure et demie pile. Là. Puis peut-être qu'on aurait eu quelque chose d'un peu plus tight, puis travailler un peu l'histoire pour qu'on s'attache un peu au personnage. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage, on s'en fout un peu euh, parce qu'ils sont pas attachants, tu sais. On s'en fout fait pas que, mal. On s'en fout pas mal, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est pas le pire film que j'ai jamais vu, mais c'est c'est pas des meilleurs. C'est loin d'être les meilleurs. Non. <rire> les meilleurs non. Bon, si on... quand vous aurez passé à travers tout le de contenu de Netflix Allez euh, à ça. Allez, ah, euh... Regardez ça. Ça va probablement être sur Netflix à un moment donné. Bien sûr. Euh, ben... J'imagine là. Mais ça t'sais... sort euh, aux États-Unis comme le 2 septembre, mais enfin la même direct DVD là, fait que. Non, oh oui, ça vaut pas la peine de faire sur cinéma là. C'est, c'est comme. Nous, on l'a trouvé gratuitement sur Internet. On pourrait dire. On pourrait dire. Euh, j'avais, j'avais le coup qu'on jase un petit peu. Euh, si, si tu avais un jour à être un demi-animal. Pour devenir un super-héros, que choisirais-tu? Marmotman. <rire> non, je sais pas. <rire> marmot, marmot, ça <savoir> rien. <rire> euh, si j'avais, si je pouvais devenir un demi-animal, qu'est-ce que je serais? Tu sais, C'est comme juste la, la tête-bras, comme le lui, le, comme lui là. <rire> <Yes>, Seigneur. <senyor. rire> je, je pense, j'ai ben. Je, Je pense l'espèce de, de réponse facile, ça serait ça serait vraiment un loup. Ah, j'avoue. Parce que c'est presque un loup-garou dans rendu là. Puis un loup, c'est quand même un animal qui, qui, qui a une certaine noblesse. Là, tu sais, en, en meute, le loup est, est docile est protecteur et tout ça. Euh, Puis même tout seul, c'est pas un animal qui est si dangereux que ça. C'est en meute, si tu tombes dans une meute de loup en tant qu'humain. Pas une chance là, mais un loup tout seul va se sauver. Mais tu sais, c'est c'est un animal qui est quand même noble, un animal qui c'est un bel animal. Un loup, c'est c'est c'est magnifique. Là. Fait que je sais pas. Tant qu'à tant qu'à qu rêver d'un jour peut-être devenir beau, je pourrais devenir un loup, <rire> un, un loup main. Ouais, j'avoue. Moi, je pensais à tout ce qui est euh, tout ce qui est grand félin. Là, tu sais, les tigres, les guépards, les lions, euh, ça serait ça serait badass là. Ouais, ouais, aussi. c'est sûr. un ouais. euh, demi demi million avec une crinière de fou tu ça pourrait être ça pourrait être quelque chose de vraiment nice hein. mais à toutes ouais. les fois c'est ça qui est, qui est qui est qui est pas évident c'est que tu sais l'être humain là, de la façon que notre tête est positionnée pour avoir les yeux face à nous debout mais tu sais les animaux eux leurs yeux sont face à eux mais sont à quatre pattes donc ça veut dire que les vertèbres du cou c'est la tête est positionnée pas de la même façon que nous Si, si un, un, mettons un, un lion, là, se mettait sur deux pattes, il regarderait le ciel constamment. Fait qu'il faudrait qu'il se penche la tête par en bas pour pouvoir regarder à 90 degrés. Fait que c'est toujours, ça fait toujours des mix un peu drôles parce que t'essayes de, comme là, ça lookait quand même bien le l'ours, mais t'essayes de donner la forme de l'animal, mais en réalité, faut que tu l'adaptes à la colonne vertébrale de l'être humain. Fait que ça fait toujours un, un mix un peu whack ». ouais mais Au un ours un apples, ours là. ça va bien parce qu'un ours ça va se lever debout pour avoir l'air plus c'est ça on est plus plus impressionnant de le voir. fait qu'on est habitué de le voir debout un peu comme euh, tu sais euh, des animaux tu sais un chien quand ça s'assoit ça regarde tu sais ça, ça te regarde droit ça change sa posture aussi fait que mais un, un ours on est plus habitué parce qu'un ours on les voit souvent debout pour tu sais attaquer ou quelque chose comme ça fait que c'est quelque chose qu'on est plus habitué tu sais euh, mais mais oui de la physionomie pas fait pareil, fait qu'il faut que tu modifies un peu la la l'ossature ou tout ça pour que ça pour que ça marche là mais. Ouais. Puis tu sais, on je, parle de science-fiction. Ouais, oh oui, okay. non, je sais, je sais. Puis là je suis en train de réfléchir encore par rapport à je disais des lions mais je veux-tu vraiment être un lion parce que ça paraît comme 18 heures sur 24 puis en plus c'est des femelles qui chassent. Hein? Fait que si tu veux être vraiment badass puis savoir te battre, faut que tu sois une lionne. Comme vous pouvez voir, on vient d'avoir un problème technique, Luc. Euh, la connexion a lâché de son côté. Euh, on expliquait au début du show euh, les problèmes météo de son côté. Ben finalement, ça s'est réalisé. Donc euh, c'est là-dessus qu'on va mettre fin au show de cette semaine de la réalité augmentée. Euh, encore une fois, ça aurait été euh, un gros plaisir de faire ça avec euh, mon bon ami Luc. Si vous voulez le rejoindre sur les internets, euh, ben il a son show qui s'appelle Sa roule radio, qui est toujours disponible que vous pouvez euh, retrouver sur les internets. Sinon, euh, « at sur Twitter. Moi, de mon côté, « at gang jb »« j underscore b euh, ». J'ai aussi le podcast « Le Magasin Général » qui est disponible encore une fois cette semaine. Et euh, bientôt, ça, ça s'en vient dans vraiment pas très long, j'ai vraiment hâte, ce sera le retour de la Ligue Nationale. Et qui dit retour de la Ligue Nationale? La Et eh oui, la POC sera de retour. Avec mon bon ami euh, Jerry et euh, d'autres invités possiblement au courant de la saison. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour pour le show de cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été du rendez-vous et on se dit à la prochaine. Bye-bye tout le monde!